de fées en français La tortue et le vautour Il était une fois un étang au fond de la jungle. C'était la maison d'une tortue, dont le seul rêve était de pouvoir voler. Elle pensait tout le temps à un moyen de réaliser son rêve. C'était une belle jungle avec tant d'oiseaux différents volant dans le ciel. Ils passaient leur temps à voler, et ne descendaient seulement quand ils avaient soif. La tortue les regardait avec envie, en rêvant elle aussi de voler. Oh, regardez comme ces oiseaux sont beaux Comme ils sont heureux de regarder le monde entier de là-haut Ils sont si près des nuages Ils peuvent jouer avec eux lorsqu'ils le veulent J'aimerais pouvoir voler La tortue était de plus en plus agitée. Elle voulait désespérément planer là-haut. Chaque jour qui passait, son rêve de voler grandissait. Puis une fois, elle eut une idée. Elle se précipita vers le vautour et lui parla de son plan. Le vautour était assis à côté sur un arbre. Vautour, mon ami Bonjour, tortue. Quelle joie de vous voir. Dites-moi, pourquoi... Avez-vous quitté votre étang aujourd'hui Mon ami, vous êtes le plus fort de toute la jungle. Vous pouvez voler dans le ciel au-dessus de tous les autres. Vous avez raison. Mais je me demande pourquoi vous êtes si gentil avec moi. Et pourquoi parlez-vous de voler Les tortues ne peuvent pas voler. Que voulez-vous de moi Eh bien, j'ai un souhait. Et vous êtes le seul à pouvoir m'aider à le réaliser. Je vois. D'accord, dites-moi ce que vous souhaitez et je ferai de mon mieux pour vous aider à l'accomplir. Je souhaite voler dans le ciel et regarder le monde entier en dessous de moi. Mais comment est-ce possible? Nous avons besoin d'elle pour voler. Et si vous ne l'aviez pas remarqué, vous n'en avez pas. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Vous me porterez là-haut dans vos griffes et ensuite vous les ouvrirez. Ainsi... Je serai capable de voler et de voir le monde entier. Mais vous savez, ça peut être très dangereux pour vous. Ne vous en faites pas, rien ne m'arrivera. Alors, qu'en dites-vous M'aiderez-vous, ami vautour, s'il vous plaît Très bien. À votre guise. Pour accomplir son souhait, le vautour attrapa la tortue entre ses griffes et s'envola. Il monta haut dans le ciel. Ainsi, le souhait de la tortue de voler devint réalité. Regardez ça. Le monde est si beau vu d'ici. Je peux presque toucher ces nuages. Continuons comme ça encore un petit moment et vous pourrez ouvrir vos griffes. Et je volerai comme vous. Écoutez-moi. Vous êtes une tortue. Vous ne pouvez pas voler. Ce n'est pas possible. « Vous vous inquiétez beaucoup trop. Ouvrez juste vos griffes et regardez-moi voler. Tout ira bien. Vous verrez par vous-même. » Le vautour tenta de lui expliquer, mais la tortue n'écoutait pas. Finalement, le vautour ouvrit ses griffes en plein ciel et la tortue commença à tomber. Wow, « Waouh Je peux voler aussi C'est le plus beau jour de ma vie <rire> !»« oh, oh Oh non !» « Je ne vole pas! Je tombe! Aidez-moi! Vautour, aidez-moi! Attrapez-moi vite, s'il vous plaît! » La tortue était dans le ciel grâce aux vautours, mais sans elle. Comment pouvait-elle voler? Elle tomba par terre dans un bruit. Oh. Oh, « J'ai tellement mal! Qu'est-ce que j'ai fait? » Je suis tellement stupide. Le vautour a essayé de me prévenir, mais je ne l'ai pas écouté. J'ai de la chance d'avoir cette carapace sur mon dos. Sans celle-ci, cela aurait pu être le dernier jour de ma vie. La tortue finit par comprendre son erreur. Elle se rendit compte qu'elle était différente et qu'elle devait être heureuse avec ce qu'elle avait et y vécu heureuse pour toujours. Donc, vous avez vu comment la tortue a payé pour son erreur Mais est-ce que cela signifie que nous ne devons pas avoir de rêves Madame la Fée Bien sûr que vous devez en avoir. Vous pouvez avoir autant de rêves que vous voulez. Mais choisissez toujours le rêve que vous voulez suivre. Et choisissez judicieusement. Nous ne devons pas nous comparer et essayer de suivre ce que les autres font. Nous sommes tous différents et cela nous rend très spécial. Nous devrions simplement être heureux avec ce que nous avons.